Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière édition de Napote Pomo 2016, La Suite. Euh, on a exploré ensemble pendant 14 jours 28 titres français qui se trouvent sur le site ccits.net. Euh, il y en a d'autres, évidemment. Je vous encourage à aller euh, sur le site ccitsits.net et à regarder un peu ce qu'il y a, voter pour les titres, écouter directement sur le site ou bien télécharger le podcast hebdo ou mensuel ou même le podcast journalier. C'est une chanson par jour. Euh, et puis euh, vous aurez peut-être la chance de redécouvrir les titres qu'on a écoutés dans cette série ou d'en découvrir de nouveau euh, dans l'avenir lorsque euh, moi-même ou n'importe qui euh, qui diffuse des titres sous licence Creative Commons les rajoute sur sysites.net Alors euh, bah, on va bah, sans tarder écouter le premier titre de cette édition ce sera donc KCO avec le titre Un Petit Crédit c'est extrait de l'album Ne Pas Jeter qui est sorti en 2016 J'étais dans un de ces magasins qu'on aménage comme un musée je remarque une étagère en pain, idéale pour mes livres usés. Et comme c'était lundi, je me suis dit, je peux faire un petit crédit. Payable en trois petits mois, sans frais, je ferai une affaire de roi, sans y risquer rien qu'un petit formulaire. Et je ramène l'étagère. C'était dans cette grande surface que trônait l'imprimante scanner J'en ai pas besoin et j'ai pas la place Mais comme c'était les soldes d'hiver, C'était mardi, je me suis dit je peux faire un petit crédit Remboursable en si petits mois à 8% Pas de quoi, pas de quoi se faire du mauvais sort Y'a qu'un tout petit contrat Et le tout en un est à moi <rire> Il y avait dans cette charmante boutique Un téléphone qui comprenait mes attentes L'écran 5 pouces des magiques. D'après les publicités géantes On était mercredi, je me suis dit Je peux faire un petit crédit Pendant 24 petits mois Taxé sans mal, ça revient à plus cher ma foi Mais c'est normal, c'est compris dans l'abonnement À moi le téléphone, grand écran ouais, T'as vu, la quand pousse les deux doigts Ça grandit Dans une écharpe d'électronique, je remarque un ordinateur tout léger et tout plat. En déplacement, c'est tout de même plus pratique, j'en ai déjà un. Mais une fois lissue là, on était jeudi, je me suis dit, je peux faire un petit crédit. 36 mois au compteur à 26%, mais le processeur est franchement plus puissant. J'appelle le marchand de sable et j'ai l'ordi portable. Passant devant cette concession, j'ai vu cette magnifique diesel, c'est évidemment de l'occasion, mais elle est robuste et sacrément belle. On était vendredi, je me suis dit, faut faire un petit crédit, étalé sur 8 petites années à 34%, mais c'est comprenez un investissement, y a qu'une petite signature, à moi la belle voiture J'avais déjà 5 crédits sur le dos, mais il y a des solutions et c'est ça qui est chouette. Mes finances prenaient certes l'eau mais on voulait tenez-vous racheter mes dettes. On était samedi, je me suis dit, va faire un petit crédit. je six fois le sur si deux décennies, ça fait double, mais c'est plus clair un seul crédit, rien y que l'accord de l'huissier. À moi la simplicité. Je peux plus m'acheter un livre usé ni une cartouche d'encre noire. Et plus mon électricité, donc plus d'ordinateur le soir Ma voiture, je la laisse garer Je peux pas remplir le réservoir Bien sûr, je peux pas recharger Ni mon téléphone, ni mon espoir Mais... puisqu'on qu'on était dimanche Pourquoi pas me remonter les manches Rien qu'un petit formulaire et je suis interdit bancaire sous tutelle Jusqu'à ce que ça aille mieux Et je sens déjà que... Que ça va mieux oh, bravo. Ça va mieux cas... Ça va même très bien bravo. Ça va... Ça va mieux! La, la preuve, j'ai vu cette table basse en pain et je n'ai même pas craqué Alors qu'elle irait justement assez bien avec le reste du mobilier! Mais j'ai appris et j'ai changé! Nouvelle semaine, nouvelle vie! Euh, Quelqu'un aurait pas son bal à me prêter Je peux faire un petit crédit! Je peux faire un petit crédit! Euh, à noter, parce que c'est intéressant, c'est pas parce qu'ils chantent en français qu'ils sont français, non non, ils sont suisses, yes, allez les suisses, euh, voilà, on arrive au dernier titre de cette édition et également le dernier titre de cette série, euh, c'est Les humeurs cérébrales avec Oye Oye, extrait de l'album Terroir Arquesse et c'est sorti aussi cette année en 2016. nie reste que Cześć! Yeah. Et si le cœur vous en dit et que vous voulez qu'on vienne, il suffit de dire Pardi et nous serons là l'année prochaine. La la la la la la Voilà, j'ai été surpris par la fin de la chanson. Euh, Napote Pomo 2016, la suite s'est terminée. Euh, comme le, il le disait dans la chanson, si vous voulez qu'on vienne, et bien, il suffit de le dire. Et puis on reviendra faire un petit tour euh, du côté de Napote Pomo de en 2017. Euh, j'ai été très heureux de vous présenter ces titres français, euh, tout comme j'ai été très heureux de vous présenter les titres en anglais dans la série euh, d'officiel. Euh, nous, on va se retrouver euh, soit l'année prochaine, si vous me suivez sur Napote Pomo, soit euh, dès la semaine prochaine sur terpieradio.ch pour la reprise du podcast euh, standard classique euh, je vous souhaite une excellente fin d'année je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël et puis euh, un petit peu en avance très bonne année 2017 à tous et puis euh, bah, profitez bien, à bientôt ciao ciao